Fin de vous présenter cette édition du Undead Incorporated Show et a n i m a t i o n Le Goblin e Sinistros et moi-même, le Dr. p a i n p e n d r a g o n avons dû faire bon nombre de sacrifices. Non pas humains, mais de choix, puisque notre spécial de ce soir sera consacré aux 15 meilleures pièces métal de Sinistros, ainsi que des 15 miennes, bien entendu, et ce depuis les années 80. Seulement 15 pièces sur un potentiel de milliers d'albums. Ces choix furent souvent difficiles, mais il fallait trancher dans le gras. Ce fut encore plus pénible pour Sinistrose parce que le mot gras et Sinistrose ne vont vraiment pas ensemble. <rire> en fait, il n'y a pas grand-chose qui va bien avec le pestilentiel et détestable gobelin. Pauvre cloche. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. tous les deux chaotiquement instables et surtout passablement anormaux, surtout quand on s'aperçoit que c'est probablement encore pire que ce que nous-mêmes pourrions imaginer. Priez pour ne pas y survivre en foiré, cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, cause he and I said so. Go. À connaître ensemble une émission qui touche les couples, les femmes, les sages-femmes. Pour tout savoir sur la périnatalité, connaître ensemble les mercredis matins de 10h à 11h sur les ondes de CIFU 89-1. On vous y attend Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Trois buts à t r Vivez les Patriotes de l'UQTR! Mercredi 9 novembre, les Patriotes hockey affrontent McGill, au Colisey Trois-Rivières, à 19h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. l'UQTR.ca, baroblique, Patriotes. m a u dit que j'aime mes lundis. Ben, moi, je a i i s mes lundis. Je vais te dire pourquoi moi, je les aime. Quatre équipes, un même but: conquérir le public. Dans une ambiance survoltée, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, les lundis à la c h a s s e g a l e r i e dès 20h, c'est l'événement culturel hebdomadaire sur le campus. La Luitre, une bonne raison d'émettre lundi. Saviez-vous que t é l é c o g e c o produit deux émissions en lien avec l'UQTR? Chaque semaine, le professeur Régé Solerie utilise la science pour corrélé certains phénomènes dits paranormaux. Vous pouvez même venir assister à l'enregistrement en studio. Pour réserver votre place, composez le 819-693-8353. De plus, un groupe d'étudiants en communication ont comme mandat de créer l'émission 15 têtes valent mieux qu'une. Soyez certains que vous y trouverez des sujets qui vous touchent. Pour connaître l'horaire de ces émissions, allez sur le www.tvcogeco.com. Télécogeco pour des vrais étudiants d'ici. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1 Ouais! Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation en ce 8 novembre de l'an de d i s g r a c e 2011. Je suis le Dr. Pain Pandragon et la figure v e r d a n t e à côté de moi est le Goblin e Sinistros. Avec un beau teint gris ciré,、là. Ciré? Oui. Bonjour. Bonsoir. Ça va? b e n oui. Jusqu'à temps que tu me bois, c'est correct. Non, non, non, je suis très heureux de te voir ce soir.、Oh, oui. Ça oui. cache quelque、et、chose. Je suis très menteur aussi. Oui, <rire> c'est ce que je me disais. <rire> non, non, je suis très heureux de faire cette émission spéciale ce soir. b e n ça me rappelle des petits souvenirs. Et... b e n moi, ça me rappelle des souvenirs, oui, mais ça me rappelle aussi des souvenirs qui sont assez. Récent, parce que j'écoute encore tout ça. Ben oui, c'est ça. La seule chose que je déplore un petit peu, c'est tes choix. Mais bon. C'est tout le temps, ça. C'est tout le temps, ça. Mais ça, c'est pas grave. Non, parce que ce soir,、euh, on vous avait dit la semaine dernière qu'on réservait un spécial. C'est un spécial qu'on a、euh, métamorphosé quelque peu parce qu'on a fait un, un truc qui pouvait peut-être un,、euh, quelque peu y ressembler l'an dernier. Mais、euh, cette semaine, ce qu'on a décidé de faire, c'est que Sinistros, de son côté à lui, et moi du mien, de choisir, respectivement, 15 pièces qui étaient nos meilleures pièces à vie métal. Et ce, depuis le début qu'on en écoute, soit, euh, vraiment,、euh, depuis 80, en l'occurrence, là. Et,、euh, donc, 30 pièces qui sont retenues ce soir, euh, qui, euh, moi, personnellement, qui s'échelonnent de 1981 à aller jusqu'à 2011. C'est une s t r a u s s de 1981 à 1982. <rire> J'ai arrêté en 82. monsieur.、Ouais. Tout s'est passé cette année-là. Oui. <rire> oui, mais il faut dire qu'en 81 et 82, Sinistros nous présente a u c u n album. <rire> non, m b i n 15 albums,、t'sais. Non, mais Sinistros, lui, s'arrêtera en 1989 pour des raisons qu'il vous expliquera plus tard、euh, au cours de. En fait, quand on sera rendu à cette chronologie-là. Ça ne nous intéresse pas vraiment de le savoir, ça peut y faire plaisir de le dire, regarde, pauvre t i p p i t on va y laisser que, quelques minutes d'antenne. Ben、euh... pas trop, parce qu'on va manquer de temps pour mettre toutes nos tours. Oui, c'est ça. Donc,、euh, ce que vous voulez entendre, à, à l'instant, la première partie de cinq pièces, parce que les blocs sont tous divisés en cinq pièces de ce spécial métal. Et je laisserai Sinistros débuter la nomenclature puisque les deux dernières pièces lui étaient、euh, attribuées en tant que choix. Ben, c'est deux, deux pièces que j'ai connues,、euh, simultanément. Ben, pas en même temps, même temps pas là, en même mais, temps. o a i s en、euh... même temps. Puis il pensait pas que c'était un, Quand ils ont entendu différemment, ils disent Oui, ça ne s'en v i e t pas de même, ce groupe-là tout à l'heure. Non, bien, c'est、ah, exactement ah, ah, ça.、Euh, The Four Horsemen de Metallica, j'ai connu ça、euh, le, le même midi scolaire qu'Eva La Snow Boundaries, The Slayer. Mais qu'est-ce que c'est scolaire T'es déjà allé à l'école, toi、et、Malheureusement, oui. Tu、ah, sais ce que ça a fait. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de réforme dans ce temps-là. Non. e n t i e l l e s et assister au cours, c'est deux, par exemple Non, faites-vous s a n peau, j a s s i s t a s très bien mes cours. J'étais un petit homme modèle, un petit gobelin de modèle. Ouais. Même si、ouais. j faisais peur à mes congénères à l'époque. Génère. Oui, il était très con, les génères. Ben, c'est ça, c'est un, une espèce de métalleux à l'époque.、Euh, nous autres, on était habitués à entendre des trucs comme、euh, Iron Maiden, Def Leppard, Quiet Riders,、oui, o、ouais. ces cossins-là. Même si ce s t pas des cossins pareils, là, mais tu sais. <rire> c'est avec The Force Men que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas mal plus,、euh, plus tripant qui s'en venait. Tu sais,、mm -hmm. C'était vraiment la, la naissance du, du genre trash,、euh, ouais. du gros trip. Fait que, cet midi-là, on, on, avait le droit d'aller à la bibliothèque pis aller se louer des, e s p è c e s de t o u r n e d i s q u e s là, tu s a i C'était fait comme une valise, là. Oui, oui, ça, oui, oui, oui, oui, oui, Fait qu'il dit, écoute bien ça. Fait qu'il m'a mis de, à la place de partir à Red Dead Light, il a mis de suite à The Four Horsemen. Je suis tombé carrément en bas de ma chaise. Ça se peut pas, même. C'est, le son pis tout. o s o u a i De suite après, il m'a mis Eva dans Snowbounder Rays de Slayer.、Mm -hmm. Là, c'était à la consécration. C'est、mm -hmm. deux albums que je t'allais m'acheter la semaine d'après. Ça prenait ça absolument.、Mm -hmm. Anecdote avec, euh, Slayer, c'était à Je jouais de la musique, mais tu sais, je n'avais pas de band en tant que tel, whatever.、Mmh. Je jouais de la musique, mais je n'avais pas d i n s t r u m e n t Moi,、oh, j'avais des instruments. parce que je jouais des instruments plats pour l'époque. tu sais. D'accord, comme de la petite fuite et de la harpe. Non, moi, je jouais plus du violon et du piano. Ah,、ouais, ben, non, le piano, c'est pas poche, là. Ben, moi, tripé, je ne joue pas de tri-ball. Mais je joue du slayer sur du piano si c'est un peu moins. Ben, sur du violon, ça te lance, par exemple. Ouais, ça d o i t Ça, c'est cool.、Euh, fait qu'il、euh, y a un midi, il y a、euh, la, la société de. de, de, de... Pastoral, qui o r g a n i s e des activités le midi, ont décidé qu'ils font un lip sync.、Mm -hmm. Ben, c'est tabarnouche, on va s'inscrire au concours de lip sync. Fait qu'on avait choisi les deux pièces, Evil as No b a n d a r i e s et The Antichrist. <rire> Bravo. On avait réussi à avoir le squelette de la biologie, on avait du sang un cercueil avec la pitoune métalleuse cochonne qui <rire> faisait des speechs entre les deux.、Euh, On avait le gros kit au complet. Quand、Antre、on a deux, fini. En tes deux quoi, les. En tes deux pièces.、Ah, okay, elle, elle, elle montait、bon. sur le stage pis u là, elle parlait de Satan pis u l e gros.、Kit. Il y avait 100 personnes dans les a i l e là, tu sais. <rire> aïe, aïe. C'était vraiment drôle, tu sais. Fait que, quand on a terminé notre set avec Eva l a s d l o Bonda Race, le chanteur, il y avait un crâne pis u il y avait des petites gélules de sang. Il s'est pété le crâne d'en face, mais l'épée, il s'est coupé. Pour vrai. Pour vrai. Fait que ça pissait le sang. Il n'y avait plus un son dans la salle. Le monde était tout vert. Fait que je me suis dit, à partir de ce temps-là, temps je d i yes, je suis fier d'être métalleux. <rire> c'est horrible comme histoire. Mais non,、et、c e s les gens cool, sont、ça. en train de digérer, là. Tant mieux. Mais tu regardes, c'est des affaires gore de même qui nous permettent de passer à l'émission historique. m a i oui, tout à fait. Entièrement raison. Belle anecdote, mon cher. J'aurais aimé pouvoir、euh, que tu captures ça sur pellicule à l'époque. Ça aurait été drôle. Oui, je me serais fait bel et plaisir de le mettre <rire> en ligne sur le site. Euh, juste auparavant, nous avions Merciful Fate et la pièce Evil, qui est pièce d'ouverture du très bon album et premier album de cette formation.、Euh, l'album étant Melissa, qui est paru en 1983 sur Roadrunner. Pourquoi j'ai choisi Merciful Fate? Bah,、bon, je suis tombé dessus au hasard,、là. Ça aurait pu être、euh, Michael Schenker, mais non, c'était Merciful Fate,、non. Je pense que j a i m e r a i s m i e u x Merciful Fate, d a i Non, c e s a c o r e c Michael Schenker, m e、euh, r c i f u l Fate, parce que c'est, je dirais, ça m'a marqué En le sens où c'était une approche du métal totalement différente. La voix de King Diamond qui faisait par moment beaucoup plus opéra d'horreur, mais、mm、elle -hmm. est avec un heavy trash metal. C'était très, très original. Evil. Mais c'était noir. o u i absolument. Noir, tout à fait. L'ambiance qui s'en dégageait était totalement différente de ce qui avait été jusqu'à présent. Et, e、euh, v i l est la première pièce que j'ai entendue. m e r f u l Fate, bien entendu, ouvrant l'album, mais aussi la pièce qui m'a le plus accroché à vie. de cette formation-là. Et j'inclus aussi maintenant ce que King Diamond a fait par la suite, là.、Euh, auparavant, nous avions Motorhead et la pièce Bomber. Version live que j'ai tirée de l'album No Sleep Till Hammersmith de 1981, qui était sur l'étiquette Browns Record. Pourquoi Motorhead et Bomber? Parce que Motorhead a toujours été un de mes groupes préférés. J'ai connu Motorhead、euh, en 1980, si je ne m'abuse, avec l'album On Parole, qui avait été sorti quelques années auparavant. Qui était en fait même déjà beaucoup moins heavy que ce qu'ils ont fait avec、euh, les albums subséquents. Mais、euh, j'étais tombé comme vraiment en amour avec ce son-là, un son de bass qui était plus. Un r i c k a n Baker. Un r i c k a n Baker,、mm -hmm. un son、euh, qui était plus euh, euh, Overdrive,、mm -hmm. un vocal très particulier et des fois très étouffé, voire,、euh, je dirais, à la rigueur. Non, pas incorrect, mais t r e o t s i d e r Je ne sais pas si tu étais comme moi à l'époque. Pas e n t r e t n Donc, est-ce correct?、Euh, quand on achetait un nouvel album d'un nouveau band qu'on ne connaissait pas, la première affaire qu'on jugeait si c'était bon ou pas, c'était le vocal du chanteur. Ah, bien, c'est ce qui ressort le plus tout le temps. Bien, moi, c'est en tout cas. Il, si le vocal n'était pas bon, c'était sûr et certain que、ah, le restant de l'album c é t a i t pas bon. Je suis un peu encore <rire> comme ça. Bien, oui, tant que oui, dans le fond. Je suis encore un peu comme ça. Donc, et, et, Bomber, moi, cette pièce-là,、euh, je l'ai découverte avec l'album No Sleep Till Hammersmith, e、euh, n en fait, je dirais, peut-être un an plus tard, là, qui est encore un de mes meilleurs albums live à vie. Mais la version de Bomber sur No Sleep Till Hammersmith est, selon moi, la plus powerful qu'ils ont jamais fait. Et c'est une pièce qui donne juste le goût de, justement, bombarder. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai choisi. Iron Maiden, oui, choix bizarre pour le Dr. Payne, mais par contre, j'ai toujours dit que... T'aimais mieux d i a n a même que t'aimes pas des... T'aimes pas ce que Dick Exton.、Euh, J'aime pas, pas ce、là. qui se fait avec Maiden maintenant depuis Number of the Beast. Il y a Peut-être trois ou quatre pièces ça, dans l'ensemble de cette d i s c u s s i o e Moi, Power Slave, ça m'a.、Euh, ah, j'ai ai bien aimé ça, m a Mais bon, le premier album m'a énormément marqué parce que j'ai découvert, je dois l'avouer, principalement la vraie.、Euh, La nouvelle vague du,、euh, New Wave of British ouais, Heavy、sûr. Metal.、La、nouvelle vague de ce qui était le heavy metal qui nous arrivait de l'Angleterre avec Iron Maiden, le premier album. Très, très bon. Par contre, je dois dire que l'album Killers, qui est par e n 81, m'a excessivement enchanté. Je le trouve encore excellent, particulièrement la pièce Murders i n the r u o m o r k parce qu'elle a deux con connotations pour moi. Ben, en fait, en fait, elle en a une principalement. La pièce musicalement, je la trouve géniale, mais j'aime beaucoup L'histoire. Non,、euh, oui, qui est à l'entour de. Exactement, qui est une nouvelle fort intéressante. Bref, c'est ceci.、Euh, juste pour vous dire une petite chose,、euh, si vous voulez aller sur le site de réanimationad.com, allez voir les nouvelles entrées qu'on a faites au niveau musical et cinématographique. Il y a une chose qui risque peut-être d'intéresser les plus vieux auditeurs. Euh, parmi ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire peut-être un sur deux, parce qu'ils sont deux au total, je pense. <rire> Donc, il y en a un peut-être qui a 20 ans, l'autre en a peut-être 21. Peut-être que celui qui a 29, c'est le plus vieux, sont... <rire> Non, mais les plus vieux auditeurs, je parle de la génération un peu plus de Sinistro, c'est de moi. On ne vous dit pas quel âge on a, mais si vous imaginez q u o l s en ont donné à r o n Maiden en 1980, <rire>、euh, bon, c'est ça. Formation、euh, finlandaise Oz, qui ressort un album q <coughs> u sera disponible le 18 décembre en CD uniquement, par contre. C'est drôle à dire. Par contre, hein, comme c'était déplorable, ce soit juste en CD. C'est déplorable. C'est déplorable. Bon.、Euh, Oz est un album qui portera, qui porte le titre, ben, en fait, qui le portera, là, Burning Leather, qui sera sur、euh, EFM Records. Il est à noter que cette formation Oz aura sorti, entre autres, un album qui aurait été très marquant pour leur carrière en 83, Fire in the Brain,、euh, que moi j'avais et que j'adore encore énormément. Euh, qui avait été suivi d'un e p t u r n the c r o s s Upside Down.、Euh, bon, moi, par la suite, j'avais un peu abandonné la carrière,、euh, je dirais la discographie de ce qu'ils ont fait. Mais 20 ans plus tard, parce qu'ils se sont séparés en 1991, Oz revient avec un album, Burning Letter. J'ai pas entendu rien encore d a l b u m mais je vous dirais honnêtement que ça pourrait être assez p r o n o m é t a u r Et ils ont même des, des titres qui reviennent probablement à la sauce、euh, un peu plus 2 millièmes. 2 millièmes, ça se dit. o u i oui, on va dire. o u i ok. Juste pour faire un clin d'œil aussi en ce qui concerne.、Euh, le, je pensais pas. Je me d i s je ne m'attarderais pas à le faire, mais je l'ai fait. f i n a l e Moi, e n t m je ne me suis même pas attardé. J'ai écouté sept pièces et je v a i tout a r r ê t é ça.、Là. Le dernier album de Megadeth, qui porte le nom de t h Je vais o u r i r e ne a p o u r i Ah, grand-mère, il y avait longtemps qu'on ne vous avait entendu. Je suis content d'entendre votre appréciation parce qu'elle me convient tout à fait. Cet album-là, qui, probablement, est le treizième, j'imagine, là-dedans. Ouais. Je vous dis, moi, ce que j'ai marqué sur le site de réanimation comme, en fait, si c'est pas une chronique, c'est une critique, faut que je le dise. Ouais,、wow, c'est même pas une critique, c'est un martèlement, tout court. J'ai, je comprends pas, là, parce que je trouve ça absolument exécrable,、là. Oui, Dave Mustaine croit toujours qu'il se doit de sortir des albums. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi? Hand Game m'avait quelque peu, et je mets l'enfant sur le quantitatif quelque peu, réconcilié avec le Megadeth. Avec le, bah, en fait, le son de Megadeth, si on veut. Mais cette fois-ci, avec 13, c'est maintenant chose certaine, je ne me procurerai plus jamais d'album de Dave Megadeth Mustaine. Et j'ai coté 1 sur 10. Ben, t é t a s généreux. Pourquoi? Parce que je trouvais que la pochette avait une certaine ambiance.、Okay, c'est à peu près tout. Très、bon. Musicalement, je trouve ça nul, mais vraiment nul. Euh, pour les intéressés, collectionneurs, fans de la formation polonaise Behemoth, l'album,、euh, Démonica, qui est une espèce de compilation des prologues de ce qu'ils ont fait. Moi, je me le suis procuré, mais là, il est réédité encore, e、euh, n en format repack avec, e、euh, u je crois qu'il y a deux bouclettes, il y a deux disques, il y a 44 pages au total, les photos rares, et ainsi de suite. Donc, le 22 novembre, ça va être disponible,、euh, Behemoth, Démonica. Honnêtement, c'est vraiment pas leur meilleure période. C'est pas tout le temps très bon ce qu'ils ont fait, là, e、euh, u dans leur, e、euh, e a r l i e r years. Mais,、euh, si t'es un collectionneur comme moi, pis t'es un amateur invétéré de Behemoth, ça va te le prendre. il y a、excellent. beaucoup de trucs intéressants. e n s u i t e de ça, ben, ça c'était un fun, super fun. Chrisian, d e r n i e r a l b u m Chrisian. Que、The、je、Great、vais pas encore e n t e n d r The Great Execution, j'ai coté 8 sur 10. Ah, c'est b n Excellent album. Un petit peu différent de Solent Storm, dans le sens qu'ils ont évolué. Okay. Ils ont transformé un petit peu le son, légèrement, qui donne une dimension différente. Les gars sont beaucoup plus,、euh, je dirais,、euh, avant-gardistes dans ce qu'ils font. Mais c'est excellent. Si vous avez aimé Southern Storm, vous allez aimer assurément、euh, The Great Execution. Donc, moi, comme je l'ai dit、euh, tout à l'heure, 8 sur 10 pour cet album-là. Euh, Sinistros nous présentera la semaine passée. La, la semaine, semaine passée, prochaine. o u i s e s p l u moi, u h、euh, o u voyage en va, le temps, On voit, c'est ça. <rire> on va nous présenter la semaine prochaine,、euh, deux albums. Je te laisse le nous-lieux. Bower、uh, Shoulder avec,、euh, Légion h Elvet, e、euh, u et, euh, Formation, euh, qui est pratiquement un clone de Dissection, qui nous donne vraiment le, le trip de ce que Dissection,、euh, aurait laissé, aurait continué dans le fond,、euh, Après Storms of the Light Bane, c'est la formation Tulkendra. Quatre heures, respectivement, côté un 8 pour s h o o t e r et puis, euh, pour. 8.5. 8.5, effectivement. Donc, et moi, la semaine prochaine, je vous présenterai l'album de Cryzin. Donc,、euh, ceci étant dit, il est 19h48, nous allons poursuivre notre spécial avec les deux premiers choix étant cette fois-ci en ordre chronologique parce que il faut bien dire qu'on est parti de 1981 jusqu'à présent en 83. Poursu poursuivons en 1983. Et 84 avec les deux premiers choix de Sinistros. Eh ben voilà, moi j'ai choisi Quiet Riot. Même si Quiet Riot, l'album est sorti avant celui de Slayer, parce qu'il était sorti、euh, janvier 83, je pense.、Euh, C'est juste une question de, de, de place dans la grille horaire ici pour que ça fitte un peu.、Là. Fait que Quiet Riot, moi j'ai choisi la pièce Metal Health, un album qui m'a énormément marqué. Euh, à cette époque-là, moi, j'écoutais du ECDC,、euh, Def、mm -hmm. Leppard, quand、ouais. Quiet Riot est arrivé avec、euh, l'album Metal Health, ben, ça faisait comme un côté plus rebelle, plus... o u a i ouais, a i t q e s tough, là. J'ai joué longtemps, cette pièce-là. Ben,、ouais. moi, je la joue encore, pis je trouve ça bien le fun, t、euh, l'autre album, tout de suite sais, après, c'est Trouble, avec la pièce de Temptor. Ça,、euh, ça a été très obscur à l'époque. Il Y a pas beaucoup de monde qui connaissait ça. puis, je pense que c'est quasiment tant mieux de même. Si vous connaissez toujours pas ça, ben, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. C'est les grands-pères du Doom. C'est vraiment excellent. Oui, effectivement. On va poursuivre par la suite avec trois choix,、euh, deux choix qui sont les miens, soit Anthrax, Vaivod. On va conclure ce deuxième bloc avec un choix s i n i s t r e a u Celtic Frost. Mais on s'en reparle à la fin du bloc. Donc, immédiatement, Quiet Riot Mill. Alors, bang your head, Metal Hell.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 Bref, n'importe quel objet, l'équipe de Wax Design t'imprime ce que tu veux.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 89:1 16, et tout va extrêmement mal. Eh? Ben oui, c'est tes choix. Non, ah, ok, non, mais j u x t e Petit frit de napo. u r Oui! Que vient-on-t-il d'entendre? Ben,、euh, la cultissime、euh, Into the Crypt of Rays, Celtic Frost, qui est apparue en 84 sur Noise Records,、mm -hmm. avec le mini-album Morbid Tales. Pièce que j'avais entendue à l'époque, il y avait une émission métal, pas sans de la fun de Montréal, puis l'émission s'appelait、euh, Metal Files.、Mm -hmm. Puis moi, le soir, ça, ça jouait à partir de 11h, ça. Fait que je m'en allais couchais pas, au... pas, toi? Non, je me couchais pas, puis Et... je faisais, je ployais mes écouteurs, puis je faisais play records u r le tape, puis j'en r e g i s t r a i s t o u t S'il y avait des t o n e s de pop-up, a j'avais le temps de replacer ma cassette pour l'autre bande qui s'en venait après parce qu'il mettait tout le temps trois, quatre tours du même album. Mais <rire> Ça, je ne l'ai vraiment pas effacé parce que la première t u n e que j'ai entendue quand ça a parti, ça a dit yes, let's go. Ah bon, oui, ça rentre au pas, c e l l à Tout、oui. juste avant, on a eu ma pièce préférée. Mais de... notre pièce préférée, parce que c'est une pièce en commun qu'on a. Oui, c'est en commun, puis ça, je vais dire, c'est ma pièce préférée ever dans le métal. Ah oui? De t o u t l e m é t a l au grand complet.、Là. Ah oui? Là, le téléphone sonne là, oui, parce、ah, qu'on est en n o m b e Donc, monsieur, je vois ici, là, si vous voulez rappeler après notre intervention, il nous fera plaisir de peut-être vous répondre. Alors,、euh, Warriors of Ice de Voivod.、Euh, moi, j'avais reçu,、euh, un de mes amis avait acheté l'album Warren p a i n Puis, à l'époque,、euh, on faisait comme aujourd'hui avec l'Internet, mais à plus petite échelle. Oui,、t'sais. oui, c'était. Alors,、euh, il m'avait fait une,、euh, une, une copie de, de l'album sur cassette.、Mm -hmm. J'avais mis ça dans mon Walkman. Parce que, oui, à l'époque, on avait des, des, des, des enregistreurs puis des players cassette presque miniatures. Oui. C'était juste un petit peu plus gros qu'un case de CD. C'était juste un peu plus gros que la cassette, finalement. À peu près. Fait que、euh, j'avais mis ça dans mon, dans mon lecteur, pis je veux pas accrocher le pantouche, que c'est ça, cette boîte-là, ça n'a pas de bon sens. <rire> c'est une semaine après, la cassette était chez moi, mes parents n'étaient pas là. J'étais jeune, j'avais quoi, 14 ans, peut-être bien. j'ai mis la cassette, pis je、bon, m'envoie、ouais, écouter ça. Le premier tour n'a pas u e Ouais. Quand Warrior's Affair e s'est embarqué, c'est le coup de masse que j'ai reçu d'en face. Je n'ai plus jamais été capable de m'empêcher d'écouter cet album-là une fois par jour. Tu vois? Ah, c'était épouvantable, c a Le monde, ils m'ont. Ils m'ont surnommé Voivod à l'école. <rire> C'était vraiment débile. <rire> Mais c'est aussi une de, mes, une de mes pièces préférées. C'est probablement ma pièce préférée aussi de l'album,、euh, le premier album de Voivod. Qui est un excellent album.、Euh, oui, absolument. Ben, répute... Qui est rendu culte. Là, ben, on répétait ça tantôt, hormis les, les, les, les paroles de Snake qui sont un petit peu spéciales. Oui,、euh... effectivement. Là, disons qu'à l'époque, Snake n'était peut-être pas nécessairement le parolier le plus envié.、Là. Mais c e s t pas grave. Non, euh, quand quand、euh... on écoute les accords que Piggy emploie,、ouais. c'est pas jouable, ça. ça <rire> c'est pas... assez particulier, <rire> effectivement. Ouais. Ouais. tout juste avant, ça, t a p p a r t e n a i t à oui, toi. Oui, effectivement, formation Hand Track, c'est la pièce Metal Trashing Mad que l'on retrouve sur le premier album Fistful of Metal qui est paru en 84 sur Mega Force. Pourquoi cette pièce-là? C'est simple parce que,、euh, je pense que c'est dans ma première année de, non, c'est pas dans ma première année, c'est dans ma deuxième année de cégep, je crois. Quelque chose du genre. En fait, j'ai été au s u g e p un bout de temps. C'est peut-être dans le troisième aussi. <rire> ben, je, je prenais des pauses, je revenais, je trouvais ça fatiguant. D'accord.、Euh, un de mes copains m'avait prêté cet album-là. Ça venait de sortir. Et puis,、euh, j'avais、euh, mis ça sur la table chez moi. Puis, aïe! <rire> moi, c'était à l'époque des.、Euh, parce que moi aussi, cette, cette que choisi,、euh, c e t cette pièce-là que j'aurais choisie. C'est un album que j'ai dû retrancher de ma, ma grosse liste,、okay. dans le fond.、Euh, parce que c'est un album qui m'a quand même très, très marqué. Euh, on recevait les revues à l'époque.、Euh, une fois par mois, tu avais Pop Rock. Pop Rock,、euh, l'Enfer Magazine. Magazine,、ouais. ces d e g o s s e s l Puis dans le Pop Rock, j'avais vu ça à un moment donné parce qu'il y avait des annonces de Rock en stock. Puis ça venait de sortir, c'était Flambe en œuvre, ça. Ant Rap, je, je trouvais que le nom était cool, puis la pochette était cool. Fait que je suis allé l'acheter, puis j'ai vraiment pas été d é ç u s p Non, non, non, pas du tout. Puis encore aujourd'hui. Cet album-là est mon préféré de ce qui est dans le tracks. Et c'est ma pièce préférée dans le tracks. C'est celle que j'aurais choisi. En b e en fait, tu vois, on l'a fait encore、mm. euh, comme Voivode, c'est une pièce conjointe. Vois, juste auparavant, c'était tes choix. Ben, Trouble, Trouble, qui、ouais. à l'époque était、euh, ben, le premier album,、euh, Psalm 9, qui est a p a r u en 8 4 sur Metal Blade. C'était un e band totalement low profile, inconnu.、Ouais, e、euh, C'était très et, obscur. Il、ouais. n'y a personne qui connaissait ça. pis, u la pièce de Tempter, quand ça part, là, c'est assez,、euh, Oh, e u t ça donne la chair de p o u l e C'est、oh, vraiment、oui. cool. Ça, ça, ça m'a, comme, marqué,、euh, le métal plus noir,、ah, dans le fond, C'est ça, ça l'espèce d tonnerre doux,、ouais, qui,、ça. qui venait vraiment, là,、euh, faire tranchant avec ce qui existait. Oui, ben, c'est, c'est exactement, c'est un nouveau son,、euh, tu sais, t'avais l'impression d'entendre des bouts de Black Sabbath, mais plus, plus tordus, plus méchants, un peu. Ouais, effectivement. Assez spécial. Euh, ben, il y a eu Quiet Riot avec la pièce、euh, Metal Hell qui est tirée du même album, ben, du même titre,、euh, qui est apparu en 83. Ça, j'ai connu ça, ben, avant Slayer, pis, u、euh, Metallica, pis tout, t s on, on, écoutait ça en gang avec les Def l a p p a r d et à, les premiers à r o n Maiden et compagnie.、Mm -hmm. Pis, u、euh, ça, c'est un album qui m'a vraiment marqué parce que j'avais entendu la pièce c o m m o n Feel the Noise à radio, à un moment、oui, donné. C'est、oui, quoi, cette patente-là? Fait que, Le soir, je suis arrivé, bon, nous autres, on mettait ça en musique plus,、euh, parce que le lundi soir, c'était le, la... non, c'était moche music à l'époque,、euh, avec J.D. Roberts, il、euh, y avait le, Power Hour. Le Power Hour. Hour, Hour, Hour il、ouais. y avait、ouais. passé comment l n Feel the Noise? Ben, le, le, le n d e le, le m a i n je suis allé me chercher l'album tout de suite,、euh, Okay. Puis j'ai acheté Condition Critical après. Puis j'ai bien aimé ça, ces, ces deux albums-là. b e n t a s bien le droit, mon ami. Bien, oui. Moi, moi Metal Health, c'est probablement une des sept pièces de Quiet Riot que je trouve encore cool. Bon, c e s parce que les autres, ça tombe plus dans un, peu, un petit peu ben, glam. C'est devenu、euh... un peu bonbon avec le temps.、Ouais. Là, mais regarde, ça, ça, ça a marqué beaucoup de monde, effectivement. b e n Twisted Sister, quand il a sorti l'album Stay Hungry, moi, j'ai bien aimé ça.、Ah, j'ai trouvé、euh, ça super bon. Quoi, moi, j'ai trouvé ça correct à l'époque. À cette heure, je suis plus c a p a b l d'écouter ça. Ben là, a s plus, plus du tout, là, Mais plus du tout. Quoique, j'ai beaucoup de respect pour des Snyder. C'est un gars qui est tout à fait intègre. C'est un gars qui est très,、euh, très, Qui a fait avancer la cause métal, q u i a fait mare, avancer、même. la cause métal. C'est un、oui. gars qui est très,、euh, cultivé, qui, qui a des champs d'intérêt qui sont assez larges et vastes. Et c'est un gars qui est très articulé aussi.、Oui. Euh, c'est un gars très créatif, l Faut mais le dire que c'était,、euh, il avait pris sur ses épaules, le, de, de... contre la femme à Al Gore à l'époque.、Oui, Ça s'est、oui. vraiment pété. Dans le fond, c'est lui qui représentait le métal au exact, grand complet. Exactement. Qui a gagné son poste. Oui,、point. oui, un avalot sur les épaules. Ah oui, c'est vraiment cool. o、oh, u oui. C'était notre deuxième bloc de nos pièces favorites, 15 pièces favorites, e、euh, n en fait, de, du côté de Sinistro, c'est du mien pour notre spécial Best,、euh, Best Metal Songs Ever. Euh, avant que je l'oublie, je suis un petit peu en retard, là, parce que、euh, c'était hier, mais je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à, à Michel, qui était notre ancien. Ah, oui, oui, ben, moi, je lui ai envoyé sur Facebook. Ben, c'est ça. Qui était,、euh, qui était une, une, comment on dit ça, une consoeur, qu'on l a dit confrère, mais c'est plutôt dans son cas, consoeur ici à la radio pendant un bon nombre d'années à la brique et le fanal. C'est son anniversaire hier, donc, avec un petit peu de retard, je m'en excuse, j o y e u x anniversaire. Ben oui. Euh, le week-end dernier, je suis allé, ben, d'ailleurs, elle était là, en compagnie de mon ami le Rockmaster et de ma conjointe. Nous sommes allés voir. J'ai pas pu y aller parce que j'étais,、euh, j'étais comme cramé. T'étais s s i s de cul, toi. Oui, pas mal. Ouais. Il a l'air que, maintenant, tu l'es plus physiquement, mais tu l e s encore mentalement. Oui, ben, ça, c'est, c'est, c'est, à l a n n À vie. Je suis allé,、euh, faire un, je suis allé faire un tour, plus qu'un tour. Je suis allé voir un spectacle qui était,、euh, présenté au stage. J'aurais f a i r le stage, présentation de t r o i s v i è r e s m é t a l s a m e d i dernier. Je suis allé voir, je vais le dire, je suis allé voir, h、euh, a v o c g o d w a r et Exium parce que je suis arrivé. Mais en fait, je croyais que le spectacle, selon les informations que j'avais eues, débutait plus tard, mais bon. Donc, j'aurais pas vu Soul of Ignorance. N'arrêtez pas de vous en parler. J'en ai aucune idée. Je n a v a i s pas, j'ai pas eu du tout de, de, d i d é e de Qu'est-ce que ça pouvait être? Je ne connais pas la formation, désolé, on s e r e prendra peut-être un jour. Mais je suis arrivé pour Havoc et What a Show! C'était très, très, très bon. Havoc qu a, que tu nous as fait découvrir. C'est un album qui nous, a fait, qui nous a jeté à terre dans le p r d m i e r s e m e s t e 2011.、Euh, c'est vraiment écœurant. C'est、euh, un trash technique, c'est vraiment dans ta face.、Là. Ah oui, tout à fait. Ben, écoute, live, c'est tout si bon q u e n s tu d i o Ben,、ah, excellent. C'est tout si bon. Les gars sont vraiment. Tu as rebordé ton t-shirt. Oui, tu a p o c h e t t e de la pub. Oui, tu as pas fait de la pub. Ben, oui, absolument.、Euh, très, très, très pro.、Euh, très,、uh, in your face. Le bassiste、euh, est hallucinant. En fait, ils sont tous très bons. Le bassiste est vraiment très, très, très, très, très bon.、Euh, Beaucoup de présence sur scène, un très bon charisme, beaucoup d'entertainment avec la crowd, et ainsi de suite. Les gars sont super cool, en plus. D'ailleurs,、euh, j'ai discuté avec、euh, le bassiste et、euh, Dave Sanchez, qui était le chanteur. Il y a même produit des ID pour l'émission, qu'on aura le, le loisir et le plaisir de passer au fil des prochaines semaines lorsqu'Evoque reviendra. Havoc, plutôt. Et,、euh, c'était très bon. Gold War. Moi, j'aime ça, Gold War. b e、euh, moi je, aussi. Sur je... album, je... c'est bon. J'ai quelques albums d'eux autres, ils sont un peu inégaux, leurs albums, je dois le dire. Mais par contre, je te retrouve toujours un peu mon compte quelque part. C'était vraiment correct,、euh, dans le sens que le chanteur donnait très bon show. C'était Lucenheur. Il donnait très bon show, e t très charismatique, il rentre très, très dans sa transe théâtrale. Le bassiste et le guitariste sont très statiques, par contre. Là. Pas、de c h a n t e u s ça aurait été un petit peu long, là. mais je veux dire, avec、euh, le s y c é 1, ça donne de quoi très, très bon. Par m o m e n t ça fait très Celtic Frost aussi. Et Exium. Ben, écoutez, Exium, moi, j é t a i s un fan d'Exium. J'avais beaucoup d'attentes pour ce show-là. j a v a i s jamais eu le, le, le, le, la chance d'aller voir. J'ai été quelque peu déçu pour, en fait, peut-être, je dirais, un peu problème technique du départ qui a causé un certain problème d'attitude d'un des guitaristes. Euh, le son était comme, c'est très saturé comme musique, Exium, c'est dans le fond, pis, u la qualité sonore était pas extraordinaire, doit, on doit le dire, pis je pense que les gars ont pas pu, compte tenu, probablement, de ce qu'ils peuvent déployer en show avec la, la, la capacité qu'il y avait au stage de pouvoir le faire, ont pas pu déployer à 100% ce qu'ils voulaient, mais c'était quand même, moi, j'ai, j'ai, pris mon pied à plusieurs moments du spectacle d'Exium, euh, Mais, ça a mal débuté. On doit, on le d i r e ça a mal débuté. Mais ça, c'est pas de la faute à personne, mis à part un problème technique qui a dégénéré un petit peu, je dois dire, là. Mais,、euh, bon, c'était, c'était une très belle soirée. J'ai,、euh, j'ai vraiment apprécié le fait d'y aller. Et, euh, ben, il reste plus rien qu'à remercier Troisième État de nous avoir amené ces bons bandes-là parce que c'est quand même des bandes d assez i m p o r t a n c e o n doit dire. o、oh, u、ouais, effectivement. Pis... Fait que c'était une très belle soirée. Euh, avant de poursuivre, côté cinéma, peut-être quelque chose i n t é r e s s a n t à surveiller, qui est en, q u o r t qui sort en salle présentement, mais je marque、euh, sous réserve parce que c'est évidemment pas dans toutes les salles que ça va sortir. C'est un film, c'est très à la mode des zombies. Ça s'appelle The Dead. Et c'est un film qui est produit par Jonathan et Howard Jr. Ford, ben, Jonathan et Howard Jr. Ford.、Euh, c'est tourné originalement,、euh, c'est t r è s i n a t t e、euh, n d u au Burkina Faso et au Ghana. C'est un film de zombies africains. Mais, mais c'est. Ah, b a nous. Ben oui, mais c'est normal parce que tout ce qui est l'essence du voodoo part de l'Afrique initialement.、Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je trouve que c'est original qu'ils font ça. Les previews sont très bonnes. Donc,、euh, allez sur le site de réanimationad.com, dans la section cinéma, là, cet onglet-là, de Dead, cliquez dessus, vous allez pouvoir aller voir immédiatement ce qu'il y en est. Euh. Il y a un autre film、euh, qui est le 6 janvier à venir qui s'appelle The Devil Inside, qui est un film de, de possession.、Euh, ça aussi, ça semble être assez prometteur.、Euh, pff, pour les amateurs du genre, d'après moi, ça devrait être,、euh, ma foi, assez intéressant.、Euh, Apollo 18,、euh, je vais vous en parler la semaine prochaine parce que je vais probablement avoir la chance de le voir la week-end dernier, puis ça me semble être quelque chose d'assez intéressant. e n s u i t e de ça,、euh, j'aurais-tu d'autres choses? Voilà. Non, c'est pas mal les dernières choses que j'ai, e、euh, n t r é e s comme n o u v e a u t é On va continuer cette fois-ci notre spécial, best metal ever,、euh, avec les choix encore de Sinistros. Ça veut dire que moi, dans le fond, j'ai choisi juste deux pièces.、Oh、n o ouais, tu choisis pas. Moi, je suis o u je i s y a l r tu mets de la musique p l a t e d'habitude, c'est pour ça. T'as bien raison. <rire> eh bien, on va continuer avec une jeune formation,、euh, allemande, jeune à l'époque. À l'époque. Très jeune à l'époque. Très, à très, très jeune. C'était âgé entre 16 et 17 ans. C'est un band qui est devenu euh, culte euh, par la suite, mais que le culticisme a, a sais, comme. C'est légèrement fané. Fané pas mal au bout de deux albums. Mais c'est pas grave.、Euh, on a les souvenirs ici des débuts. Non, ça avec une pièce qui s'appelle、euh, Total Disaster. b e n oui. Voici Destruction tirée de Sentence of Death. de 1984. j o But only i n s e of waiting, they won't make it through. The prophecy that I possess, t i l l me what?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 Bon, on s'excuse pour les petits、euh, désagréments techniques.、Euh, c'est ce qui arrive quand on fait du live,、euh, puis Sinistrose, t'as quoi t'as de moins? Oui! Tais-toi, grand-mère. Tais-toi, elle va faire tes galettes. Vas-y! D'après moi, ça fait des galettes, ça d a i t être des galettes empoisonnées, ça. <rire> des chances que je ne v a i s l e pas en manger, de toute manière. Parce qu'on sait qui est grand-mère.、Euh, Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, d'après de, toi?、À、rien. Un, non, c'est un Celtic Frost. Bon. On s'entend qu'il va y avoir des groupes qui vont se répéter parce que Sinistros et moi avons, sur cette époque-là, pas mal les mêmes goûts. Ce qui veut dire que la pièce On de Ron. On ne la coupe pas un... à tous. Non, c'est <rire> ça. s o n d ça n'a fond... rien passé depuis le début, nous autres-là. Ce qui veut dire qu'un album ou un... une formation peut se retrouver avec des pièces différentes et c'est le cas ici. Celtic Frost est l'ouverture du très, très bon album et cultissime To Mega Terran, puis à Senescence and Wrath. Qui était enchaîné avec des Upper, qui sont les pièces d'ouverture de cet album, qui est paru en 8 5 sur Noise. Qui est, selon moi, le dernier vrai bon album de Celtic Frost? C'est le dernier vrai bon album de Celtic Frost. Qui est aussi le meilleur? Je s u i s p a u p a r a v a n t nous avions. Ben, Exodus! Ben, une pièce qu'on a en commun. Ben, Metal Command, qui a été tirée à l'époque de Bounded by Blood.、Euh... Et, euh, est selon moi, un, pas mal le meilleur d'Exodus, e、euh, u je dédique pas ce qu'ils ont fait par la suite, mais moi, pour moi, Exodus, c'est bon de ce vibe-là. Ben, c'est un album qui a marqué énormément cette génération-là, qui est la nôtre, qui a marqué aussi le, le, le métal, le trash peed metal. Et,、euh, on s'entend que Exodus est encore, existe toujours. Oui. Sous une forme légèrement différente. Mais compte donc l'anecdote de la pièce Metal Command, justement, pour la, la, la fête de g a r y h o l t Ah, quand Ricky Nolt est arrivé, p u i s les deux, ils jouaient sur le stage avec Rob Dukes à côté, c'était vraiment priceless, là. Tu voyais que les deux, ils avaient du fun, p a r ce que Ricky Nolt est parti en 2005 pour se consacrer à sa famille,、mm -hmm. i l s l'ont remplacé, bah, je sais pas c'est quoi son、J'me、nom. Je me rappelle plus de son nom.、Euh, mais juste le petit bout de Metal Command que j'ai vu, là, c'est... Ça devait être,、cool. ça devait ah, être un、tout. beau moment. Ah, c'est cool. Euh, d'ailleurs, Rob Doos qui a relevé vraiment mes... b e t r o u v e que c'est lui qui remplace le mieux Paul Ballard. a、ah, b s o l u m e n t incontestablement, c'est vraiment un showman, c'est un bon chanteur, c'est un gars qui a beaucoup de charisme et qui, qui fait un excellent lien dans cette formation. Vous avions auparavant? Ben, on avait Razor, ça c'est,、euh Des découvertes à l'époque、euh, du Power Hour pis du、euh, du Solid Rock.、Euh, C'était en même temps que c e l t dit Frost et que Sacred of the Tyrants. i l p a s s a i t toujours、euh, Razor pis Evil Invaders. La première fois que j'ai entendu Evil Invaders,、euh, je suis allé m'acheter l'album tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis Cross Me Fool. Ça, c'est l a t o u e qui m'a vraiment marqué sur cet album-là. Ça ouais, rentre, c est c est on,、bon. on dirait le train qui va te sauter dessus. C'est、oh, ouais, cool. très minimaliste, mais ça fait vraiment、ah, non, Ça rentre, ça rentre.、Oh, c'était、ouais. tiré de l'album Evil Invaders de 8 5、euh, Tout juste avant, un groupe que tout le monde a connu grâce au euh, euh, voyons, World War III Festival en、ouais. 8 5 c'était au Spectrum de Montréal, c'est、euh, le groupe qui ouvrait pour le festival, le groupe américain Nasty Savage. Avec、euh, Nasty Ronnie au c o m m e n c e C'est un espèce de gars qui, qui faisait comme de la lutte avec.、Euh, ben, il faisait de la lutte. Il faisait de la lutte ça, avec,、ouais. avec oh. un, un très connu. là. Une, euh, avec euh, Macho Man Randy Savage. C'est ça, c'est、ouais. ça.、Euh, Puis lui, méchant pété, il pitchait des t v sur le stage. Puis il. g Roulait là-dedans.、Oh, p f f Tu pétais des tubes écrins sur le、oh, chest. Il a capoté, il a c a p o t e u mais ça, c'est un album qui m'a vraiment marqué. J'avais entendu,、euh, ça au Metal Fire la première fois, p u i s j'étais parti acheter, acheter cet album-là. Euh, j'ai choisi la piste Fear Beyond The Vision, selon moi, c'est la meilleure d e l a l b u m、euh, qui é t a t apparue en 1985. Tu vois,、ouais. moi aussi, ça m'a marqué, mais pas pour, pour, pour les、ouais, mots. Toi, t'as pas aimé、toi. ça. Moi, j'ai、euh... jamais vraiment a c c r o c h é sur n a s c y Savage. ben Moi, j'aime ça. C'était un problème. On a r e v e r t avec la jeune formation allemande que tout le monde a finalement connue au World Wide Ray Festival.、Mm -hmm. Parce qu'ils ont donné leur chose. À l'époque où ils étaient en l'état de lévitation, tellement ils étaient imbibés. À peu près, oui. Quand ils sont、ouais. débarqués de l'avion, ils a l a i e n t dire Where's the beer? C'était pas mal ça. <rire>、hey, C'était Intro et Total Disaster, qui était、euh, la pièce d'ouverture du EP Sentence of Death, avec une pochette totalement affreuse. Mais qui en disait long sur、euh, le trip des bonhommes qui jouaient la musique.、Uh, Destruction, ça l'a r、euh, Ça l'a e m a r q u é de façon relativement courte et éphémère, mais ça l'a marqué quand même sensiblement pas mal. Oui, c'est ça.、Ouais. Tu regardais la pochette et tu savais que ça allait la quincaillerie du coin. Oui, il était très bon、ouais. euh, client pour ceux qui, qui vendaient des clous et des vis. Effectivement.、Euh, effectivement. Bon, ben, ça, ça va, fait que ça m'a intermédié l'émission. Nous autres, on s'en va parce que là, Bobino va commencer bientôt. Oui, on t'écœurera, fait que, euh, <rire> moi, euh, je veux voir Bobinette. m a p u i s ça、fois. va, p u i s j'ai d'autres fois, plus je t o u f r t qu'on va voir le bout de ce spécial-là cette semaine,、ouais. euh, qu'est-ce que tu veux? On continue la semaine prochaine, c'est pas plus grave que ça. Ben, tu débutes encore, ce. Eh, c'est toi qui vas avoir la. La grosse tâche de terminer avec les années 2000. Il ne se passe rien des a n s l années 2000. Tout s'est fait des années 80. Tout s'est fait des années 80. Oui, c'est vrai, il y avait eu.、Euh, comment il s'appelait déjà、euh, Je ne sais plus quoi, Marc, je ne sais pas quoi, e ses échalotes dans les années 80. Là. Tu as vu, tout s'est passé des années ça, ça, 80. On n'a pas besoin des années 2000. Petite poule aussi. <rire> On n'a pas besoin des années 2000, effectivement. <rire>、euh, formation allemande Warlock avec l'album Hellbound、euh, et la pièce Hellbound. Ça, ça m'a marqué parce que. C'est la première chanteuse métal d'Oro, autre, ben, d'Oro,、ouais. qui rockait, là.、Ouais. Tu sais, c'était pas Lita Ford, c'était pas Liaran, a pis o n Metal Queen, là.、Ouais. Elle, elle t r a c h a i t pour le vrai, là.、Uh -huh. Tu sais. ça, ça m'a, le thème de sa voix, de son charisme, pis toute l'équipe a complet, c'est elle qui drive le band,、là. Ah, je sais pas. La sieste qui qu fait... driveait tout, tout, tout, tout, tout, qui faisait les paroles. Puis si les guitaristes, i l faisaient pas les bons riffs, i l d i s a i e t non, non, t gars, ça marche pas de même. Là.、Euh, même que Warlock se sont reformés l'année passée pour faire un show Wacken. Puis il y a des rumeurs de, de réunion pour faire d e s albums. Ouais, mais elle semble être encore très en forme de u r o p e Ah, ben moi, j'ai vu, vu des clips、euh, qui datent de 2010. Live, il a fait e l l b u m live là, en 2010. C'est quelque chose. C'est、ouais. quelque chose. Donc, on va entendre quelques trucs, mais on va débuter. e évidemment, on va se rendre de, de la portion. On s'est rendu préalablement de 84 à 85. On, on continue encore 85 jusqu'à 86. On va avoir du m o n s t o c là-dessus.、Oh, oui, ça sent. Écoute,、euh, il y a des, des inoubliables là-dedans. o、oh, k oui. Qui ont été marqués au fer rouge, c'est、oh, là. Oui, au、ah, fer très、ah. rouge. Allons-y avec、euh, Warlock. Bellbound.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 Ici Local, un produit d'Ici qui vous offre une section d'aubaines d é t a c h a b l e provenant de commerçants locaux, des prix compétitifs et un service à l'écoute de vos exigences. Avec icilocal.ca et son annuaire imprimé, vous obtiendrez les circulaires de la semaine, des milliers de dollars en aubaines et plus encore. Chers commerçants de Trois-Rivières et des Environs, la date limite d'inscription est le début janvier. Vos représentants, Sylvain Hamel et Marise Morin, attendent votre appel au 514-876-9199. Avec ici local.ca et le groupe annuaire, vous trouverez tout à quelques pas de chez vous. Vous êtes assez f o u pour écouter. 82 1、oh. La publicité que vous venez d'entendre faisait partie de, de nos préférés à Sinistro, c'est moi. Eh avis. oui, avis, avis.、Ouais. Avis aux intéressés, on ne veut rien savoir. Eh,、euh, on voulait mettre、euh, Stranded and Hell de Nuclear Assault, qui est ma pièce préférée de Nuclear Assault, mais on s'est trompé, on a mis <rire> Radiation, c'est i o n n a s s a b l e Et voilà. C'est pas plus grave que ça. C'est une aussi bonne pièce. Mais、euh, l'album est pas mal tout b o n Il était, il était cohérent, -là. Et... c o h r e n t cet album-là. C'est tiré e Game Over. Euh, C'est probablement le seul vraiment bon aussi. Ben, je pense que oui. Ouais, Mais quand j'ai entendu ça, moi, parce que moi, je savais que、euh, Daniel a l k e r jouait là-dedans.、Euh, puis moi, j'avais été fan d'SOD, puis fan d'Anthrax、euh, Surface Full of Metal. Que je m'étais procuré ça、euh, à peu près à l'aveu de l e t t r e Je trouvais que la p r o c h e t t e était c o u l puis j'aimais beaucoup le logo. Puis quand j'ai mis ça sur ma table tournante,、euh, ben, disons que ça a été、euh, un coup de foudre assez instantané. Ben, écoute,、euh, <coughs> The, The Plague, le suivant, qui était un mini-album, il y, y avait, spécial, y avait ça, des、là. bonnes pièces、ouais. dessus. Après ça, Andal Whitaker est correct, mais cet album-là, la production est tellement mauvaise. Ben, c'est peut-être pour ça que je ne me l'étais pas procuré que, à l'époque. Il y a、euh, des bonnes pièces, vraiment、ouais. des bonnes pièces sur Andal Whitaker, mais la production est i n s é c r a b l e Ça fait qu'on n'est pas vraiment porté. Ben, j a r r ê t a i s là, <rire> moi.、Euh... Après ça, écoute,、euh, je te dirais, le Third World Genocide, là, c'est vraiment pas très bon. Le vocal est vraiment pas ça. Carnally, le plus du tout.、Euh, moi, écoute, ça tourne pas mal en dedans de Came Over, a n d o Whitaker, Blake Miller, u i mais. C'est un groupe qui aura pas franchi vraiment la barrière du temps, doit-on le dire. Juste auparavant, nous avons, u、euh, n e de mes pièces préférées, d o i s j e le dire? Creator, que vous avez sûrement déjà entendu nombre de fois, et bon nombre de fois à l'émission. Command of the Blade, tiré du très bon album Pleasure to Kill, qui p a t paru en 1986 sur Nar's Record. Pourquoi j'ai choisi Command of the, of the Blade? Parce que c'est, quand j'ai découvert le... j'ai découvert Creator avec Pleasure to Kill et non pas avec,、euh... Moi, c'était pareil pour moi. Bon, c'était ça. Euh, Ça a été l'album que j'ai connu, c'est la pièce qui m'a accroché. Puis Moi, j'ai fait un, un, un retour à la r i è r e pour aller chercher.、Euh... Exactement. C'est la pièce qui m'a accroché initialement la, le plus. Ça et la prochaine qu'on va entendre, évidemment, mais aussi parce que j'ai joué tellement longtemps à cette pièce-là que c'était un grand plaisir pour moi de la jouer. Que... On avait juste auparavant une pièce commune. Eh bien, d'un band、euh, pas commun. Non. c était Possest,、euh, qui à l'époque,、euh, selon. Euh, Les journaux spécialisés,、euh, a v a i t été le, élu, e、euh, le ban le plus rapide au monde. <rire> c'est, ben, i quand,、hein? moi, je me rappelle avoir entendu ça pour la première fois, j'ai dit, c'est probablement le ban le plus rapide au ben, monde. Ben, c'est ça.、Euh, p u i s quand on avait entendu parler de ça, nous autres, c'était d'un, d, un, d un revue, comme j'ai mentionné tantôt,、ouais. le Pop Rock, l'Enfer, ces trucs-là. Ben, Pop Rock était pas mal plus,、euh, au courant des trucs Que, que Enfer. Enfer, c'est une, une revue française. Oui, c'est une revue française. Il était comme en retard, un petit peu, ses nouvelles, eux autres.、T'sais. Des fois, c'est ce qu'il les laissait comme impression. Ben, c'est pas rien qu'une impression. Ça arrivait souvent qu'il annonçait Oh, nouvel album de telle affaire. Ça arrive en ville, fait six mois qu'il est sorti. Oui, mais c'est normal.、Là. Les sorties se font pas.、Mm, ben, c'est font... ça. On a compris ça. En c'est encore, encore le cas, même au cinéma.、Là. Ben, tu, on trouvait ça juste drôle qu'une revue comme le Pop Rock, qui était faite en papier journal quasiment, puis. <rire> c'était le cas. <rire> avec GeoJR,、euh, ouais. comme、euh, producteur ex exécutif de toute la patente, là.、Euh, avait plus de, de contenu intéressant qu'en faire des fois. En faire, c'est une très belle revue, mais du、euh, point de vue journalistique, c'était.、Euh, des fois,、oui. ça laissait. C'est parce ça... que c'était peut-être moins.、Euh, On se n é t a i t peut-être moins concerné s parce que c'était pas notre continent. Non, peut-être, tu sais. peut-être aussi. Peut-être aussi. Eh bien, c'était la pièce、euh, The Exorcist.、Euh, Excellente、euh, pièce. L'excellent album Seven Churches,、euh, qui est apparu en 1985 sur Combat Records. Qui est aussi une de mes pièces favorites.、J、Auparavant, nous avions Razor, ma pièce de Razor Take the Storch, qui est、euh, la pièce d'ouverture du premier album Executioner's Song, qui est apparu en 1985 sur Road Racer. Et pourquoi Razor? Bah, parce que je suis pas un fan invétéré et fini de Razor. Je trouve qu'ils ont d'excellentes choses. Je trouve qu'il y en a aussi de très, vraiment moins belles. Mal Malicious Intent qui était sorti la même pas année. Très tu...、bon. Parce qu'ils ont sorti trois albums la même année. Que... Executioner Song, Evil Invaders, puis Malicious Intent.、Ouais. Malicious Intent, c'est. Ben, ouais, ouais c'est vraiment pas bon. Mais Reza, c'est une triste histoire pour eux, parce qu'à l'époque, c'était monnaie courante d'avoir, avec ton contrat d'album, de signer, de, de sortir plus d e n album. Dix albums, 10, 10 albums ou 5 ans,、ah, tu v o s tu vas inventer. b、ah, e mais eux autres,、là. ils ont été over, ça. Ils ont été,、euh, ils ont été plus de ce qui était probablement le minimum, là, qu'il aurait dû faire, l e maximum, j'te e dis, qu'il aurait dû faire. Ça les a tués. Par contre,、euh, Je sais pas s'il enregistre, je pense pas qu'il y ait encore enregistré de quelque chose, quelque chose de nouveau, mais live c'est pas s e p a là. i s e Quand bien... on les avait vus ensemble,、oh, oui, c'était、oui, vraiment c bon. c é en 2005, je pense qu'on avait vu ça. Ouais, ou... c'est ça. Mais. C'est un bal l e qui est actif, mais qui fait quelques choix à l'occasion. Et,、euh, on a ouvert le bloc avec un de tes choix. Ben, Warlock, formation allemande,、euh, qui est possiblement sur la voie de réunion avec,、euh, Doro, la jolie Doro au vocal.、Euh, j'ai choisi cette, pièce-là parce que c'est un, la, la pièce d'ouverture de l'album、euh, du même nom,、mm -hmm. qui est un excellent album. Puis, moi, je trouvais que c'était la première,、euh, Voix féminine dans le métal. Qui se démarquait. Qui se démarquait, tu sais. Je f a i s a i t pas qui... trop pitoun, là. Ben, faisait. Mais、pitoune. non, mais je veux dire qu'au d é v o c a l là. c'est pis... ça. C'était, c'était pas, mais c'était pas les harums, c'était pas les taffords, Non. Elle, elle faisait quelque chose de pas mal plus musclé comme musique. p tu i s tu vois qu'elle gueule des bouts, t o u i absolument. Cool, Il est 21h28. On va faire notre gros possible, mais. Et、hey、boy.、Euh, pas sûr. On va continuer avec、euh, ta pièce de Creator. Ben, c'est Ripping Corps qui est tiré du même album que toi. Pleasure to Kill. Ben, quoi que si on n'a plus de temps, on peut peut-être la sauter, par exemple, parce qu'on a entendu Command of, the,、euh, Command of the Blade. On peut sauter tout de suite à s u a c r f i c e Non,、sacrifice. non, non, on va l'écouter. C'est pour toi. Oui,、ah, oui, on va l'écouter. C'est très bon. C'est excellent. Je suis très a s u r é d'entendre ça, ça parfait. Alors,、euh, allons-y. Ripping Corps sur Pleasure to Kill, Creator. Go! Comme toujours, le temps nous presse, tel un vieux citron. Bla bla bla bla bla bla. Ouais, c e blablabla de blablabla. Ouais, c'est ça. On vient d'entendre Testament et la pièce Legend of the Dead qui est tirée du très bon album de Gathering de 1999. C'était sur Spitfire. Pourquoi Testament Parce que je suis pas un fan all the way de Testament. Il y a des très bonnes choses, mais Legend of the Dead, c'est la pièce trash qui m'a le plus. marqué de cette formation américaine. Justement, auparavant, nous avions le, en fait, selon moi, le meilleur groupe au monde. Celui que j'adore le plus au niveau du métal, Morbid Angel et la pièce Immortal Rights qui ouvre le tel, très bon album Art u r of Madness de 1989. Et c'est vrai, t'as raison, tu m'as dit, h e il y a un jump de 10 ans、ouais. entre les deux. C'est pas que rien, j'ai pas rien trouvé de bon en, dans cette période de 10 ans-là, entre 89 et 99. C'est surtout le fait que, oui, il y a eu des choses, mais qui m'ont <cười> marqué jusqu'à un certain niveau. Mais, t e s c r i s à un moment donné, là, de dire, ben, moi, j'ai préféré Mobile n a n g e l j'ai préféré Testament dans cette époque-là, avec le reste, c'est、euh, pas passé 75 tonnes, finalement, là. Moi, j'ai terminé en 89, justement, avec Ministry, un de mes groupes préférés, avec la pièce Steve's sur The Mind is a Terrible Thing to Taste. Pourquoi? Parce que c'est l'album, possiblement le meilleur album de Ministry à vie. C'est l'album qui a fait, qui ont déclenché du côté techno pour se concentrer vers un côté beaucoup plus métal. Ben, quoi que The Land of the Rape and the Honey était as、oui, assez. Oui, mais il était jour... fait machine. C'était fait avec des ouais, machines. Mais y a... une grosse, une grosse il avait sûr, le... Twitch, Twitch, mais y avait une grosse séparation entre ce t qu'il t c h Mais i y avait. u n e a u s s i g r o s s s e é p a r a t i o n entre The Land of Rape and honey, puis,、uh, the Honey et The Mind is a Terrible Thing to Make. c e r t a i n e façon,、ça. oui. Oui. Ben、ça m'a vraiment marqué, puis ça reste quand même que c'est un de mes albums préférés、euh, à vie.、Mm -hmm. C'est excellent. J pourquoi j a r r ê t é e à 89? Parce que moi, dans les années 90, après, j'écoutais presque plus de métal sauf mes vieilles affaires. J'ai fait une famille, puis acheté une maison, puis c'est ça. Tu as,、euh, as fait une maison, t as acheté une famille. C'est à peu près ça. <rire> Finalement, ça ressemble à ça pour moi.、Euh, que, le métal, ça jouait pas mal moins chez nous. é c o u t e i d'autres affaires. Au début des années 2000, je suis revenu au métal, tout à fait. Mais j e peux pas dire que dans les années 2000, il、euh, y a des choses qui me marquent. Oui, il y a beaucoup de stocks qui sont super bons que j'aime. Mais. Euh, pour moi, le métal, ça a été marquant dans les années 80, pis u ça va s'arrêter là. Je ne pensais e r pas que dans les prochaines années, il y a encore des choses qui vont vraiment m'épater au point de、ah、dire、ouais? que non, il va falloir que ça soit un Christy de bon album.、Là. Ben, écoute,、euh, moi, je pense juste à m e l a k i c h là, pis.、Euh... Oui, mais comme, comme je te dis, c'est écœurant. Sauf que c'est、okay. pas. c'est, pour,、euh, ah, l'apothéose,、euh, ben... ah, okay. des années 80, l tu sais, ça. Je comprends, je c o m p n o n je comprends pas. <rire> <rire> ben, moi, écou... bon, avant ça, on avait Sacrifice, vous avez reconnu Reanimation, qui est tiré de le la... très bon album Forward Determination de 87. Cette pièce-là, c'est ma pièce de Sacrifice à vie. Euh, C'est une de mes pièces de métal à vie. Et vous comprendrez aussi pourquoi l'émission, en partie, se nomme comme ça. En grosse, grosse partie.、Euh, et nous avions ouvert avec ta pièce de Creator. b e n oui, Ripping Corpse, tirée de l'excellent album、euh, Pressure to Kill. Ce que je disais, dans le fond, pour、euh, les, les découvertes de 2000 et plus, l'étincelle、euh, est, est plus là.、Ah, il, y ben, band, il y a tellement de bands, il y a tellement d'albums qui sortent. Moi, je la trouve encore, l'étincelle. Oui, d'une certaine manière, mais、ah, ce n'est pas. Pas comme、euh, quand j'étais petit cul, j'allais acheter un v i n y l e Oui, mais là, il y a l'aspect n o s t a l g i e qui rentre en ligne de compte. Oui.、M、moi, je te dirais que j'ai fait abstraction de ça. Oui, c'est sûr que les premiers, les premiers choix allaient jusqu'à, je dirais, mon Brain Angel, qui est 1989. Oui, il y a un aspect nostalgique dedans, mais je sais que ce sont des pièces que j'écoute encore régulièrement. Pourquoi je suis allé jusqu'en 2011? Parce qu'il y a vraiment des choses qui m'allument autant aller jusqu'en date d'aujourd'hui. Qui m'ont allumé il y a 20, 30 ans. OK, p a s moi, par exemple. Ben, j'adore énormément TikTok,、okay. des affaires qui sont. disent, ah, ça, c'est un excellent album, mais passer pas pour dire, tu sais, ça,、euh, ça va rester à ben, vie. Ben, non,、là. mais je le comprends. Le fait que toi, tu te sois un peu retiré du métal pendant une dizaine d'années,、ouais. ça ne va pas avoir un effet là-dessus, là. là. Peut-être. Moi, j a i jamais arrêté d'en écouter. J'ai tout le temps suivi pas mal la progression, m'y être intéressé. j e n a v a i s pas l'émission c é t a i t p a s q u e l à dans les années 90, loin de là. Mais,、euh, je continue à en écouter beaucoup, activement, à m'intéresser à cette scène-là. Puis, ça a fait qu'il y a des choses qui ont r e sorti, s comme le dernier bloc que je ne pourrais pas présenter en entier, faute de temps, mais que je vais continuer la semaine prochaine parce que je, je serais très malheureux de pas pouvoir l e s p r é s e n t e r c'est un excellent bloc, là. Et... Ben, écoute, là, on part vraiment de 2002 jusqu'à 2011. il、euh, est possible qu'on ait le temps de passer seulement une des pièces. Qui est la première du bloc, qui est tirée d'un des, en fait, des groupes que j'aime énormément. Ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine, c'est se prendre un bloc des années 2000 et développer ce qu'on a aimé dans les années 2000. b e n tu s a s ça serait une belle continuité. Moi, j'ai déjà un bout de f ê t n c'est parfait.、Bon. Oh, ouais, on pourrait、oh, ouais. faire un truc comme ça. On va se quitter avec une dernière pièce qui est de la formation Meshuga,、euh, qui est tirée de l'album Nothing, qui est paru en 2002, qui a été réédité l'an dernier aussi. Euh. La pièce étant Straws p u r l at Random, qui pour moi est probablement ce qui ressemble le mieux, pas ce qui ressemble le mieux, ce qui ressemble le plus à cette musique mathématique, quantique q u a i m e s h u g a avec des, des impressions qui sont très très mélodiques par m o i m ê m e mais aussi très abruptes pour d'autres. Donc, c'est la dernière pièce de cette édition de réanimation qui est spéciale Best Metal Song. On va recontinuer. Ben, c'est une bonne idée que t'as u Peut-être pas、store. la semaine prochaine. Ben, pourquoi mais, pas?、Euh, peut-être. Oui, r e m a r q u e Oui. Continuons la semaine temps, prochaine. Explorons peut-être plus, toi, ce qui va. l e s années avoir... 2000. l e s années 2000. Moi, c'est... Ça m'a vous avoué, pis les années 90, je les c o n n a i s presque pas. Bon. Eux, ben,、là. moi, je vais continuer, moi aussi, dans la voie des années 2000. Ben, ça va me laisser la, la chance d'aller r e chercher d'autres stocks parce que... J'avais retenu cinq pièces, évidemment. Ah, c'est bon. Fait o n va développer ça encore. C'est un concept que j'aime bien. Pis, u、euh, je pense que les a u d i t e u r s vont re s'y retrouver aussi. Donc, on va se quitter avec une pièce de mes h u g a r Strass p o l l à Trendum tiré de Nothing de 2002 sur l'étiquette Nuclear Blast. Et on vous dit. Allez tous. Vous faire, faire foutre. foutre. À une prochaine、oui! bande d'accords. <rire>